Bonjour tout le monde et bienvenue à la 13e émission du podcast auto. Le chiffre 13, on espère que ça nous portera pas malchance aujourd'hui, mais bon, on est brave, on n'a pas décidé de faire comme euh, les, les contracteurs qui bâtissent des édifices au centre-ville de Montréal et qui disent on passe de 12 à 14 au 13, ça existe pas ici. Nous, on prend le taureau par les cornes et on fait un 13 pareil. Ce soir, j'ai euh, tout le monde avec moi et même plus, donc euh, on a comme à l'habitude Jean-François Beaulieu. Salut Jeff! Salut! On a, euh, on a notre ancien pneu, ancien pneu de secours maintenant. Euh, C'est devenu un vrai pneu, non pas un pneu de secours. On a Jean-Benoît gagné. abonnez cette joke-là va s'essouffler. Je pense je que ça d'ailleurs. Ah, peut-être. C'est peut-être moi qui vais s'essouffler à dire. peut-être. <rire> Mais euh, salutations à tous. Salut euh, Jean-Benoît qui a déménagé euh, quoi, 10 heures. Euh... Ah, C'est 11 heures euh, au euh, sud. à l'ouest de l'ouest que j'étais. Euh, okay. euh, je suis en banlieue de Québec maintenant. Bon, hein, fait qu'il euh, est plus proche pour se faire picher des roches. Yes. Et on a aussi Steve Degary. Salut Steve. Bonsoir. Mmh. Il me faisait un plaisir d'être avec vous ce soir. Es tu en Acadie, toi? Absolument, mon homme. Oh, J'avais de... croisé de... Jean-Benoît à sa route. <rire> J'espère <rire> a pas passé sur le corps. Non. <rire> Fait que, non, c'est Steve qui reste à, ouais, à peu près euh, une bonne swing de roche de chez nous. C'est quand, quand même pas trop loin. Bonne unité de mesure, tu vois, ouais. passant. bonne unité Moi, de quand mesure. je roule en charge je roule à peu près 300 swings de roche à l'heure. <rire> c'est à peu près ça. Et puis, on va avoir aussi euh, une invitée spéciale qui va se joindre à nous un petit peu plus tard pour aider Steve, parce que c est, c est, ben, Steve a besoin d'aide, dans sa chronique. Ah, vous recevez une petite c'est bon? C'est ça. <rire> ça. Je, je pensais que tu allais dire psychologue, psychologue c'est plus à point, oui. Donc messieurs, on va juste commencer avec euh, quelques petites nouvelles, juste trois petites nouvelles pour commencer. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais euh, Chevrolet a annoncé les prix, bon, américains, de la prochaine Corvette et euh, j'ai été quand même surpris, je m'attendais à, à un prix plus corsé que ça. Je ne sais pas, avez-vous vu les prix par hasard ou je vais vous surprendre en disant? Allez, vas-y, surprends-nous. Ouais, je pas vu, non? OK. Donc, la Corvette 2014, ou le modèle Stingray, qui est euh, le modèle redessiné cette année, va commencer à, pour le coupé, donc le celui qui n'est pas le convertible, ça commence à 51 995 US. Mmh. Pour une Corvette, je m'attendais à plus que ça, je m'attendais d'un 60 au, au début 70. 51, c'est quand même surprenant. Pour une auto de ce puissance-là, ça va être de l'allure. Puis la convertible, bien, on rajoute euh, 5000 56 995. Donc, euh, c'est quand même pas si payé. Elle va tomber en vente euh, vers la fin de l'année, je pense, au milieu de l'année. Probablement à la fin de l'été, j'imagine. Ça serait le fun de sa sorte comme au printemps. C'est le temps de se promener en convertible comme bientôt. Euh, mais elle va venir quand même bien équipée avec un système de son qui s'appelle MyLink, un système de divertissement avec neuf haut-parleurs Bose pour ceux qui aiment les systèmes Bose le Bluetooth, l'USB, auxiliaire, 4SD et tout ça, donc la connectivité l'entrée sans clé et tout ça donc ça va être une voiture qui va avoir pas mal de gueule pour un prix qui a de l'allure puis là on va pouvoir rajouter euh, des espèces de, de packages ou des ensembles, il y, un, il y a un ensemble euh, 3LT pour l'intérieur, à 8500 euh, Il va y avoir un, un package performance euh, qui va avoir des plus gros freins puis des choses comme ça pour 2800 de plus. Ah, des euh, scènes! Oui, des scènes. Donc, on peut rajouter facilement 10 000 pour aller chercher le 60 000 là. Mais quelqu'un qui veut une Corvette de base, je veux dire, 51 995 c'est quand même raisonnable pour l'auto XC. Euh, donc, ça va être quand même pas et Puis, ça vient, pour ceux qui s'intéressent, avec un V8 de 6,2 litres Euh, qui produit 450 chevaux puis 450 livres-pieds de couple. Euh, donc, ça devrait être assez amusant à conduire. Puis, ça, ils disent que le 0,60 000 à l'heure, donc le 0 à peu près 100 km heure, va se faire en moins de 4 secondes. Donc, de 0 à une contravention en une vitesse record. <rire> hein? Parce qu'on s'entend. Puis, je, je le sais, j'ai conduit la Mustang V6 l'année passée. Puis, c'est une Mustang V6 On se rend assez rapidement à 100 km heure puis on se dit, tu sais, euh, un petit peu plus peut-être. Puis là, on peut voir nos points de démérite euh, descendre à vue d'oeil puis on se dit, il eh, eh, va rester à ça. <rire> Aussi, cette semaine, Ford et euh, la compagnie Schaeffler qui, euh, qui ont fait équipe pour essayer un prototype d'auto euh, qui s'appelle la Fiesta e-wheel drive. Pour ceux qui ont entendu parler du moteur roue d'Hydro-Québec il y a quelques années, C'est un design semblable, donc euh, l'auto qui a des roues qui ont des moteurs à l'intérieur des roues. Euh, si je me rappelle bien, c'est des moteurs aux roues avant euh, qui vont propulser l'auto. Ça donne, un, un bon, en combiné, ça donne 110 chevaux, mais ça donne euh, 516 livres-pieds de couple. <rire> c'est euh, dans le, pour, le ce qu'on appelle du torque là, où le livre pied de couple mm. c'est dans le territoire des Ferrari et autres autos là. donc pour une auto de ce poids là je, je, je sais pas ce que ça donnerait mais j'imagine qu'écraser l'accélérateur t'es assis en avant puis tout d'un coup t'es assis en arrière <rire> <C 'est>, ça, <rire> ça, doit, ça doit assez décoiffer euh, je sais pas si ça va voir le jour à un moment donné mais le but de Ford puis de Schaeffler dans cet exercice là c'est de pouvoir euh, peut-être asseoir quatre personnes dans l'espace que présentement on assoit deux personnes dans un auto. C'est-à-dire, si tu enlèves le compartiment moteur, tu es capable de mettre des gens plus proches de l'avant de l'auto, de des choses comme ça. C'est un peu leur manière de penser. Euh, la seule chose que je me dis, c'est... Euh, Lors d'un accident, si c'est toi la première chose en avant, juste égal aux roues, il va falloir que la, la carcasse de la voiture soit assez, euh, assez solide pour prendre le, pour prendre le choc. Là. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça pourrait être intéressant si on peut se débarrasser du moteur. Puis c'est des moteurs électriques aussi. Donc j'ai hâte de voir. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autonomie, puis il n'y a rien encore de, de, qui a été annoncé. Là. Mais euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un, un véhicule qui, qui s'appelle Zero Emission, donc c'est totalement électrique, aucun moteur à essence. J'ai hâte de voir si ça va sortir dans, sur le marché un jour. J'imagine qu'ils regardent le, bon, les voitures électriques, ça s'en vient de plus en plus populaire. Ils regardent des manières différentes de faire ça. Le moteur route roue d'Hydro-Québec, on a entendu beaucoup parler, puis c'est comme... Mort dans l'œuf, on n'a plus entendu parler après. Fait que je ne sais pas si ça, ça va euh, ça va, va s'envoler un jour, ça va prendre la place du moteur électrique régulier ou au moins avoir une offre euh, autre que juste un moteur électrique régulier. Ford est, est quand même impliqué, fait que tu as plus de chances que s'il n'y a aucun constructeur d'intéressé. Fait que ça pourrait peut-être devenir intéressant. Oui, mais euh, tu parlais de, de, de Hydro-Québec, faut juste pas oublier que ce pas des développeurs de voitures. Ce n'est pas, euh, pas un constructeur automobile non plus. Donc, ils doivent trouver des partenariats et peut-être que les entreprises euh, avec qui ils font affaire normalement n'avaient vraiment pas cette technologie euh, dans leur point de mire. Mais euh, autre truc intéressant, là, les moteurs rouges, j'ai hâte de voir la, euh, comment est-ce qu'on va faire pour égaliser la puissance entre les roues. Euh, parce que quand tu es en virage, est-ce qu'on va ralentir d'une un, roue, euh, mettons qu'on revise sur la gauche, on va ralentir les roues de de gauche euh, pour amener un virage euh, plus en douceur, comment est-ce qu'on va faire pour ah, équilibrer la puissance entre les pneus? Oui, ouais. sûrement. Tu sais, l'air, la pression d'air dans chacun des pneus, ça commence à, à être assez précis aussi là, comme calcul qu'il faudra faire. Oui, c'est ça. ça c'est tout des calculs puis c'est toute de la, de la technologie qu'il faudra développer. Mais j'imagine, ils ont, ils ont un prototype fonctionnel. Euh, fait que j'imagine euh, qu'ils sont quand même déjà assez avancés. Mais c'est avoir voir, un, c'est quoi le coût de production? Puis est-ce que c'est est -ce est faisable de mettre ça sur le marché? Est-ce que la technologie va intéresser le monde aussi? T'sais, je ne sais pas. On va, on va voir, mais ça pourrait être intéressant. Mais le, le, le, plus, le, le plus important dans le développement d'une technologie comme ça, c'est combien ça coûte. Mm. Si tu sors ouais. une voiture électrique avec des moteurs roux, puis elle coûte 10 dollars de moins ou 5 dollars de moins qu'une voiture électrique avec un moteur électrique conventionnelle le monde va embarquer si c'est plus cher le monde va dire bah ça sert à rien j'aime autant garder mon moteur électrique régulier le moteur pour les roues moi j'ai un peu peur pour notre climat par exemple pour, pour ce qui est de, de nous là, avec la neige place la pour puis tout ce que tu veux t'as bah... que ça soit protégé en motadis ouais oh, c'est ça faut, faut que ça soit euh, faut que ça soit quand même assez robuste en Californie Euh, ou euh, tu dans le bout de Las Vegas aucun problème, en Floride mais ici, euh, c'est comme tu dis, c'est vrai que euh, ça, ça pourrait peut-être euh, causer certains problèmes euh... mais si tu mets des moteurs au charbon par exemple c'est pas tu, <rire> <rire> tu vas-tu pelleter le charbon dans le moteur pendant que le char roule? <rire> t'arrêtes au coin de rue, il a rien là <rire> c'est ça, tu mets un petit pellet oh, ça va pas long, on va aller mettre une pelletée mais bon, on va voir ce que ça va donner Et aussi, euh, dernière petite nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu le dernier, la dernière bande-annonce pour euh, Rapide et Dangereux 6. Non. non Fast euh, and Furious 6 qui sort euh, le 24 mai. Euh, bon, c'est un autre film de char euh, avec des cascades à n'en plus finir, avec Vin Diesel, euh, Paul Walker et tout plein d'autres. « The Rock ».« The Rock » qui est là-dedans aussi. Je suis aussi. tellement un « sucker » pour cette série-là. Là. Je, je dois être un des seuls au Québec qui a jamais lâché cette série-là. Je suis tellement bébé lalal. La. Je te dirais ils ont, ils ont euh, le premier était bon, le deuxième, puis celui de « Tokyo » il n'y avait plus les acteurs principaux dedans. qu'ils ont essayé de faire un film tant qu'ils pouvaient parce que Paul Walker et Vin Diesel ont dit, moi, je fais pas un deuxième de ça. C'est drôle, quand ils se sont aperçus que c'était comme payant, ils ont dit, bah, bon. Tu sais, peut-être... qu'il n'y avait pas d'autres contrats. qu'il n'y avait pas d'autres choses, tu sais. Je me suis dit, Ils se sont dit... Tu sais, quand Vin Diesel a fait euh, le, le film de Disney là, où il faisait une gardienne, après ça, il s'est peut-être dit « Ouais, mais Rapide et Dangereux, c'est peut-être pas super si que ça, finalement. » Ouais, Triple <rire> X, c'était loin derrière. Hein? Ouais, mais si, ils, ils ont essayé puis ça a comme pas marché, tu sais. Fait que euh, c'est ça. Fait que le, le Rapide et Dangereux 6 sort le 24 mai puis ça a déjà été annoncé que Rapide et Dangereux 7 ah, va sortir... <rire> Le 11 juillet 2014. Ah, ils peuvent ah, les produire ah, quasiment back ah, à back pour garder les équipes? Là. Regarde, c'est des films qui, qui, comparativement à bien d'autres films, ça coûte pas si cher que ça à faire. Non, non, ça, ça coûte pas cher à faire. Bon. Le, le scénario, on s'en sac pas mal. On veut voir des cascades d'auto. Euh, sauf dans bande annonce ça a l'air moitié, euh, moitié film de cascade d'auto, moitié film de, de genre G.I. Joe là. Ben les trois derniers c'est plus des films d'action que des films d'auto ouais, l'auto est, est, est plus là comme prétexte à avoir des bonnes poursuites avec des, des véhicules performants là. mais c'est vraiment plus des films d'action puis je te dirais que avec les acteurs qui sont dedans, que ça, ça, ça, ça pourrait être un film d'action, un film d'horreur, quoi que ce soit regarde, les, les acteurs sont quasiment secondaires, c'est vraiment sur le pétage de gueule, le pétage de con puis le pétage de char. C'est ça. Il ouais, faut le voir comme une prémisse de base, il faut le voir comme euh, une raison d'aller chercher euh, euh, l'auditoire pour ce type de film-là. -là, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas des films Oscar trop trop Non, non, mais c'est un film qui... Tu sais, si tu mets ton cerveau à off, tu regardes hey. le film, puis quoi que tu le mets -tu à honne des fois c'est pour ça que tu me dis Hey »? ou c'est quoi non c'est parce qu'il y a pas de pas cerveau parce que tu parles trop vite je <rire> suis pas capable de te comprendre mais tu sais c'est un film quand même si tu comprends pas les profondeurs du scénario c'est pas grave tu sais puis il y, y a tout le temps des belles autos il va y avoir une euh, Ferrari FXX dans le film c'est un c'est une Ferrari mo Enzo modifiée Euh, mais c'est pas une vraie, c'est une réplique qu'ils ont construit, parce qu'elle va sûrement se faire désagréger dans le film, puis c'est un auto qui vaut au-dessus de 2 millions, la Ferrari FX, ouais. fait que, je veux dire, tu veux pas vraiment scraper une vraie, sais ça, ça fait comme, le film coûte 3 millions à produire, et 5 millions parce qu'on scrape <rire> ce char-là, <rire> ils font des répliques dans ce temps-là ils vont avoir aussi une, une Nissan GTR dans le film puis ah. ils vont sûrement avoir d'autres choses aussi là. donc euh, oui je, je vais-tu aller le voir au cinéma je sais pas si, si j'ai le temps peut-être mais c'est sûr certain la journée que ça va sortir en vidéo je vais le louer parce que moi aussi j'aime euh, ces films-là Puis ils ont quand même racheté la série avec le dernier Ouais. Euh, le 5 était quand même assez bon, euh, avec The Rock qui est arrivé, puis là, une petite intrigue avec l'ex-blonde à, à Dom, qui est euh, le personnage de Vin Diesel. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Euh, on ira le voir ensemble, Luc. Peut-être, on pourrait. On pourrait <rire> euh, une petite sortie de couple, tu sais, ça serait le fun. It's, it's a date, baby. It's a date. OK. Donc, euh, ça fait rapide... plaisir à notre invitée secrète tantôt, ça veut dire. <rire> Peut-être pas. Mais bon, fait que Rapid et dangereux 6 euh, sur les écrans le 24 mai. Euh, 2013. Si jamais vous écoutez le podcast dans un an, ben vous l'avez manqué. Il est sûrement disponible dans un club vidéo pas loin de chez vous. Ouais, Mais vous allez pouvoir vidéos. aller voir, le, si vous écoutez le podcast en 2014, Ben le 11 juillet, il en sort un autre. Ouais, on est à jour, on vient d'annoncer que le nouveau tournage, que... C est en tournage. C'est vraiment ça, c'est tellement drôle. C'est au euh, Cinémacon, qui se passait, euh, je pense c'était à Las Vegas, quelque chose comme ça, que Vin Diesel a annoncé que le, que le prochain sortait déjà en 2014. Fait que bon, pas bon, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, on va vous en donner un autre. Yes! C'est tout. Hey. Hey, c'est ça. Donc, euh, c'est tout pour les nouvelles. Juste pour euh, vous mentionner qu'aujourd'hui, j'ai été euh, chercher chez Ford un petit euh, Ford C-Max hybride. Ah. Euh, que, je vais, euh, que je vais vous jaser dans la prochaine émission euh, à date euh, c'est bien c euh, le C-Max hybride c'est pour compétitionner avec euh, la Prius de chez Toyota euh, je vous dirais que de base c'est beaucoup plus beau qu'une Prius euh, l'intérieur à date j'aime bien, le dégagement pour la tête est vraiment incroyable, on a l'impression d'être vraiment dans une grosse voiture puis quand on sort dehors on dit « Hein? J'étais là-dedans? » C'est vraiment tout petit, c'est à peu près à la grosseur d'une Focus, c'est euh, vraiment bien, euh, tu, ils m'ont donné l'auto, l'auto à 10 000 km, elle avait 5.9 litres aux 100 km de moyenne pour sa vie de son 10 000 km, puis en m'en venant chez nous pour une, c'est à peu près 54-60 km, m'en venant chez nous d'où je l'ai ramassé, j'ai réussi à descendre ça à 5.7 Donc, ça, ça. c'est quand même bien là, euh, quand on parle de, de, aux alentours de 5-6 litres aux 100 km pour une voiture. Ça commence à avoir de l'allure. Puis, c'est vraiment drôle parce qu'on peut conduire sur l'autoroute. On est à 100 km heure. On roule sur le moteur à essence. À un moment donné, le moteur à essence arrête puis le, on embarque sa batterie. Puis on roule sa batterie à 100 km heure. Là, la batterie descend un peu. Hop! Là, le moteur à essence rembarque. C'est vraiment ce qui aide à baisser, les, à baisser la, la consommation d'essence parce que et le moteur électrique et le moteur à essence euh, se relayent puis... On, on sent À part la vibration du moteur, on n'a pas d'espèce de... Tu sais, un petit coup, mettons, qui va nous, nous dire qu'on vient de changer de mode. C'est vraiment... Ça se fait vraiment en douceur. C'est vraiment le fun. Je vais vraiment la tester comme il faut pendant la prochaine semaine puis dans la prochaine émission du Podcast Auto. Je vais la, la, la, la critiquer ou la passer au, au peigne fin. Mais là, Luc, la vraie question est... As-tu tué beaucoup de bibites extraterrestres? Euh, avec quoi? Avec la. Avec le Tu me disais que c'était comme un jeu vidéo conduire ça? Non, non, mais c'est parce qu'on a euh, à, à gauche, on a le cadran qui nous indique notre consommation d'essence et tout ça. Puis à droite, un peu comme on j'avais euh, dans la VOLT l'année passée, t'as un as une espèce de, de pas de jeu, mais t'as un espèce d'écran qui t'indique comment ta conduite est si ta conduite est super écologique, moyennement écologique ou pas écologique du tout. Puis uh, Ford, de fait, c'est comme un, un, une branche, puis c'est des feuilles qui poussent sur la branche plus tu es écologique plus il y a de feuilles sur la branche. Si tu commences à, à écraser l'accélérateur <rire> au fond, ben les feuilles les feuilles font comme ça décrocher de la branche puis s'envolent au vent <rire> en volanzi, tu es en train de tuer ton arbre. <rire> c'est comme c'est comme un jeu fait que là tu essaies d'être de garder le moteur électrique à rouler fait que pas trop écraser l'accélérateur parce que quand tu gardes l'accélérateur pas pas trop enfoncé, ben euh, le moteur électrique peut fonctionner jusqu'à temps que c'est sûr que la batterie soit trop basse, le moteur à gaz embarque quand même pour la recharger. Puis quand tu si tu, tu conduis écologique, ben, des, les petites feuilles poussent après ta branche ou euh, bon, ça, ça, ça, la, la feuille tombe et elle s'en va au vent. c'est vraiment comique. C'est un peu comme un jeu. Fait que pas d'extraterrestres. Pas, non, pas de, pas, c'est pas, pas, pas, pas Defender. Pas Defender euh, Non, pas de zombie non plus. C'est des feuilles, mais c'est euh, cute. C'est le fun. Ça, ça, ça garde euh, intéressé dans ton mode de conduite. Parce qu'ils vont offrir des, euh, des skins en téléchargement là, pour avoir des, des nouveaux designs? De... <rire> non? De feuilles, Un DLC de char. Une feuille d'érable, <rire> ou euh, des feuilles le de chêne. Un ou... DLC de char, ça serait cool, ça. Ouais, DLC pour votre... Euh... DLC feuille d'érable DLC feuille de chaîne DLC épine de sapin <rire> ça ça <me> fanne pas <rire> épine de sapin, <rire> épine de sapin. On est nerd, un petit peu un petit peu <rire> on, on mélange automobile et, euh, et, nerd. et nerd. Uh. donc c'est ça fait que je vais vous en parler dans euh, la prochaine émission euh, j'ai hâte d'en faire plus le tour à date c'est quand même agréable à conduire je pensais vraiment ouais, un hybride c'est J'avais beaucoup aimé la Volt, mais la Volt, c'est un, un moteur électrique. Ça a beaucoup de couple au départ, puis c'était vraiment le fun. Puis je me disais, tu sais, une sais. une Prius, c'est beige. Comme... <rire> tu C'est comme... Tu cherches une couleur pour décrire une Prius, c'est pas comme orange, c'est pas comme jaune, c'est comme beige. C'est un auto qui est plate à conduire, mais t'achètes pas ça parce que tu fais des accélérations de fou. T'achètes ça parce que tu veux pas dépenser trop d'essence, tu veux sauver la planète, tout ça. Donc, le, le, le C-Max, c'est un peu ça, mais moi, au, au moins, à le regarder, je le trouve moins beige. C'est plus, plus beau que, que, que Prius, qui est, est ordinaire. peut-être parce que j'en ai trop vu à, au fil du temps, puis le C-Max vient de sortir, mais je le trouve plus agréable à l'œil que ça. Puis c'est tellement beau dans mon entrée parce qu'il est la même couleur que mon Ford Escape. <rire> que je parque les deux à <rire> côté de l'autre, puis c'est comme « Ah tiens, <rire> des jumeaux! » Fait qu'un est le rejeton de l'autre parce que l'escape est pas mal plus gros que le, <rire> le C-Max, mais ça fait cute dans une entrée. En plus, la Prius, elle a même pas des belles foufounes. Ouais, c'est ça. Le C-Max, au moins, il y a des... C'est joli. Euh... Ouais, il y a de, de la gueule. Il y a, il a, un, a un petit sport, c'est beau. Ouais, c'est une petite voiture. Tu pourras euh, passer en avant chez nous, si tu veux le voir. Ouais, je vais aller tester les Tu vas vas dire Non, euh, s'il te plaît. Mais au moins, je vais savoir qu'est-ce qu'il a testé ces que les char dessus. Ah, C'est le temps que tu m' sais, Donc, Jean-François, on, oui. euh, on va y aller avec ta, ta chronique. Juste pour, pour rappeler aux gens, c'est pas euh, juste pas pour rappeler, pour le dire aux gens, parce que je n'ai pas encore parlé. C'est dur de rappeler quelque chose dont tu n'as pas mentionné encore. Euh, hein? Non, je bois de l'eau. Ah. <rire> je pense. Oui, non, c'est clair. C'est pas de la vodka. Non, c'est de l'eau. Euh, juste pour mentionner, il va peut-être avoir des changements. Euh, au podcast Auto. Ça, mais si on fait des changements, c'est juste que l'émission va on va Ça fait des. des depuis le début, j'ai dit ça, j'allais dire des années, non? Ça fait 13 <rire> émissions que j'en parle. On, va essayer de faire des, on essaie de faire des, des shows d'une heure. On dérape souvent puis on est plus long. Euh, on va essayer de faire un show d'une heure, mais probablement séparé en deux demi-heures. Euh, ça va peut-être... Mais pour, pour le podcast que vous téléchargez, ça n'apparaîtra pas. C'est qu'on a peut-être des changements ou des choses intéressantes qui vont arriver avec le podcast auto, mais on va s'arranger pour que les auditeurs ne soient pas affectés par le nouveau format ou autre. Euh, donc, ça se peut que vous voyez certains changements ou qu'à un moment donné, il faut qu'on saute une semaine de plus pour se, se resynchroniser avec euh, la, les, les nouveautés qui pourraient arriver. Mais euh, on va s'arranger pour que ça, ça n'affecte pas nos, nos fidèles auditeurs Euh, on, en a pas... on les aime. Ben, on n'en on a, a pas des millions, mais j'apprécie beaucoup tous ceux qui prennent le temps de nous télécharger à chaque deux semaines et nous écouter. Euh, on va essayer de ne pas vous pénaliser parce qu'on fait quelque chose d'autre. Euh, qu on, va, on va essayer de garder ça stable pour tout le monde. Mais il y a peut-être des choses intéressantes qui s'en viennent pour le podcast auto. Si euh, ça arrive, ben on va vous le mentionner sur euh, la prochaine émission. Puis ça arrive pas, vous n'entendrez plus jamais parler. C est, c est... <rire> Écoute, hein, de même. Donc, euh, Jean-François, on va y aller avec, oui. euh, on va y aller avec, euh, avec toi. Oui, euh, ce soir, je vais commencer par parler de E. De coli, la bactérie E. coli. Wesh. Attendez, attendez, j'ai pas fini. Bon, avec. As -tu, le... euh, as tu trouvé un char fait en stécaché ou? Non, non, mais ça rapport avec l'auto, par exemple. C'est qu'il y, y, une... <rire> qu y a une université en Grande-Bretagne, c'est l'université de Exeter, euh, avec la participation de Shell, qui sont en train de, de faire un diesel à partir de la bactérie E. coli. Au ça, moins, ça... elle va servir à quelque chose. Ah, ça, au moins, c'est une bonne utilité. Ça, vous allez souvent demander comment ils ont fait pour euh, arriver à ça, avec le diesel, c'est que euh, ils mélangent la bactérie E. coli avec du glucose. Le mix ensemble, ça fait une molécule qui ressemble parfaitement à celle produite avec le diesel. Oui, Oui, j'ai trouvé ça très intéressant à lire ça. Puis, elle a même des avantages comparativement au biodiesel et au diesel. C'est elle est moins dommageable pour les moteurs, moins corrosif pour les moteurs. OK. Après l'huile de friteuse pour faire rouler les vieilles Jetta, maintenant, le steak caché de steak caché pas ses dates. Aïe, aïe. ouais. Oh, ouais, C'est Mais... fou, fou, pareil. Il y a il y a tellement... faudrait j'en parle. Faudrait qu'on en parle un donné sur un podcast. Il y a tellement de recherches sur les euh, les les. Euh... Faudrait que je retrouve les... le documentaire qui avait été présenté euh, dans le cadre de découverte sur du pétrole qui était fait à base à base de algues. Et c'est mm -hmm. comme dans des tubes qui ont à peu près comme deux pieds de, de, oui. de diamètre. Là. Puis, euh, écoute, avec de la lumière, c'est super beau. Ça donne un verre super flash. Ils sont capables de créer du pétrole, de l'énergie fossile, mais en dedans de même pas un an. Si tu le cultives de la bonne façon, ça peut être renouvelable et, éternellement. Puis, il disait que les calculs, c'est que, mettons que ça te prend euh, une tonne de... de euh, mettons que consommer le, le, le courant, brûler euh, le, le, le produit final, là, le, le, le pétrole, que ça donne, ça, ça crée une tonne de CO2. Ben, créer l'algue, elle, ça aspire deux tonnes de, de CO2. Fait que finalement, tu as 50% d'économie à toutes les fois que tu, fais, euh, tu, tu utilises ce carburant-là. Donc, tu es en train de décliner la planète à force de trop utiliser ce pétrole-là. Fait que ça, tu sais, c'était très intéressant comme, euh, comme procédé. Ouais. Je me dis que quand on n'aura plus de pétrole brut, ben, il va toujours avoir un moyen qui va créer un semblable de pétrole. Que ce soit avec les algues, que ce soit avec les bactéries, que ce soit avec le avec l'éthanol... Les avec cadavres! Le maïs, les cadavres, on sait pas. Peut-être euh, on, on recherche, ben oui, euh, on, a, on a mis des cadavres puis ça fait du pétrole. Ben là, c'est ce qu'il OK, là. Ben, du pétrole, c'est pas mal déjà ça, non? Oui, ouais, c'est de ça. la matière euh, compactée, pressurisée pendant des millions d'années, puis ça crée euh, du pétrole. c'est ça. Fait que oh, euh, ben... peut-être qu'à un c'est ça qui va arriver, mais... Euh, Je trouve ça quand même intéressant à lire, vu que la bactérie coli a tellement fait de dommages dans, dans la population, euh, euh, que ce soit en Europe ou ici en Amérique. Puis là, qu'on trouve un effet bénéfique à ça, c'est quand même euh, une bonne nouvelle euh, à ça euh, pour ouais. euh, le pétrole. Ça, il y a une autre bactérie aussi euh, que j'avais entendu sur un podcast français euh, qui euh, parlait de ça, justement. Puis c'est ils mettent des bactéries dans un tube puis dans le, la bactérie a suinte du pétrole. Puis tout ce que ça prend, c'est une température stable. Donc, je pense okay. que c'est entre 21 et 26 degrés. Genre 24-25 degrés étant l'optimum. Le, le, le, vraiment la température idéale pour que la bactérie sue du pétrole finalement. Puis on ramasse ça. Puis la bactérie, elle peut être elle, elle peut éternellement.. Sointer du pétrole. Hey, sérieusement, que... on salue nos auditeurs qui sont en train de manger, c'est vraiment pas agréable, <rire> on s'excuse. On parle de bactéries et choses comme ça. Mais c'est quand même de la, une manière de, de, de créer du pétrole qui un, un coup que le système est fait, ça coûte presque rien. Ouais. Ça prend tout ce que ça prend, c'est du, du soleil puis une chaleur euh, constante. Puis souvent, ben, il parle de peut-être faire ça dans le désert du Nevada ou des choses comme ça parce qu'il fait, il fait très chaud pendant la journée. Il accumulerait la chaleur qui pourrait être re renvoyée dans ces tubes-là Euh, pendant la nuit où c'est moins chaud, puis les bactéries pourraient survivre là-dedans, puis donner une sorte de pétrole. C'est vraiment intéressant aussi. Il y a plusieurs différentes manières de, de, de faire du pétrole présentement, là, faire de, ouais. du, du, du, du carburant de, de manière différente et de sources différentes. C'est bien, bien intéressant. Euh, parce qu'un jour, le pétrole il va en manquer. Ça a l'air. un moment donné, il parlait qu'on avait 50 ans de réserve de pétrole. Puis là, ça a l'air que c'est plus vrai. Là. Euh, y a, on a pour plus longtemps que ça. Ouais. Mais à un moment donné, on va quand même en manquer si on ne détruit pas la planète avant au complet. Là, je veux dire, on ne sait jamais. <rire> on est, on est bien capable. Mais je veux dire, à un moment donné, ça va prendre de l'alternative, ça va prendre d'autres choses. Il y a l'électricité, oui, mais le moteur à combustion va toujours avoir une place. Puis ça va prendre d'autres choses que du, du, du, de la matière fossile pour faire du pétrole. À un moment donné, ça va prendre d'autres choses. C'est ça. Comme du, le lieu ou lui, la patate frite. Okay. Ouais, C'est ça. C'est de l'éthanol, du blé d'Inde, de la betterave. Ils font ouais. du, ils font du biodiesel à partir de la betterave en France. Tu sais. Même les Je déchets. Oui. c'est rendu euh, des belles. On peut faire n'importe quoi avec les bactéries. Tout ça, ça peut. Ça, mais... être... Nos amis, comme ça peut être nos ennemis aussi. On va peut-être avoir un Mr. Fusion, bien vite, sur notre auto. Là. On va mettre une pleure de banane une canne de bière vide, puis euh, ça va créer, je... ça va <rire> créer <sais>. du plutonium. <rire> On va rouler avec ça. Petit clin d'œil à retour vers le futur. Oh, bah, oh, oui. <rire> Moi, je me rappelle toujours de la pub à l'époque. Je pense que c'est les euh, 150. Il y avait une publicité qui disait, « Faites le trajet Montréal-Gaspé et faites-vous un bien. » à la fin, pis là, t'avais oui. un gars qui était en train de prendre un bain dans, dans la boîte du pick-up, c'est comme, voyez, je sais pas, hein, me, me laverait plus souvent que ça, moi, je pense. Ouf. Ouais, pis je pense pas qu'une boîte de pick-up, ça soit assez étanche pour garder... Non, non mais il mettait un bain dedans... Bon, ouais, c'est ça, ça c'est quand même pas super, si mais tu sais, ouais, c'est ça. Faut quand même que tu le traînes, Ouais, faut quand même pratique. que tu le traînes, non. Ouais, bon, je vais parler de la prochaine nouvelle, c'est euh, Nissan... Qui a, fait, euh, qui a demandé aux 120 000 propriétaires de l'Altima de ramener leur véhicule euh, au garage euh, parce que le pneu de secours n'était soit, soit trop gonflé ou pas assez gonflé est-ce qu'on est... en parle à Jean-Benoît? ou non, c'est moi qui veux dire de quoi par rapport à ça mais... c'est parce que c'est un pneu de secours des fois il est ouais, peut-être trop ça. gonflé ou pas assez gonflé non, ben, hein, moi, pas... moi c'est le rayon qui est pas assez grand les pneus de secours sont tout le temps plus petits <rire> c'est ah. ça Mais en voyant cette nouvelle-là, j'ai trouvé ça un peu, euh, pas stupide, mais proche. Mais euh, c'est sûr que si jamais ton pneu est crève, puis ton pneu est passé gonflé ou trop gonflé, euh, ta consommation d'essence risque d'avoir d'en prendre un coup, puis aussi euh, c'est un peu dangereux pour la conduite. Mais, mais pareil pour, une, une pas une stupidité, mais une erreur comme ça, ça ne pardonne pas. Là. Je veux dire... Euh, Je ne sais pas, y y des machines qui contrôlent les quantités d'air des pneus quand ils, ils, quand ils construisent la voiture? Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je trouve pas ça brillant trop, trop. Là. Ça va être contrôlé parce que normalement, le pneu de secours euh, arrive euh, à une certaine étape de la construction de l'auto, puis ils le mettent dans la valise, puis c'est tout, là. Non, mais c'est sûr qu'il y a, a quelqu'un qui l'a gonflé, mais normalement, les machines sont assez, euh, assez poussées pour être capable de savoir quel le nombre de livres d'air que ça te prend dans le pneu de secours. C'est pas une science euh, ça ne prend pas un, un doctorat en médecine nucléaire pour savoir comment ça te prend de pression dans un pneu. ouais Mais euh, je veux dire, c'est probablement pas Nissan qui a décidé de rappeler. Euh, les voitures pour ça, ils se sont fait dire de Absolument. rappeler les voitures. C'est probablement euh, euh, le, aux États-Unis qu'il y a l'organisme dont le nom m'échappe qui regarde tout ça. Euh, Highway Safety euh, des États-Unis puis qui disent euh, Ah ben euh, t'as un problème avec ça, tu fais un rappel, puis ils sont obligés de faire un rappel. Ou des fois, ils disent Garde, vous avez un problème avec ça, faites un rappel ou on vous fait un rappel. <rire> des fois, ça paraît mieux. Quand tu fais le rappel toi-même, quand tu attends que les autres te disent de te faire un rappel, un peu que ce qui est arrivé avec les accélérateurs puis Toyota l'année passée. Ils ont attendu euh, que, que, que la Highway Safety des États-Unis leur dise, euh, tu sais, vous avez peut-être un problème. Puis là, ils ont fait des rappels par après, mais ils ont essayé de cacher le problème le plus longtemps possible. Ça a affecté un peu leur euh, image euh, face, euh, euh, au, face aux, aux gens. Les gens ont un peu dit, ouais, mais tu sais, Toyota, c'est la, la, la, la, la qualité supposée, tout ça. Puis là, vous avez des problèmes, puis vous le dites pas à personne. Mais en tout cas, ça a un peu entaché leur réputation. Mais je pense que les gens ont un peu oublié, puis ont recommencé à, à avoir confiance. Là, mais euh, c'est ça. Des fois, les compagnies s'en aperçoivent avant et font les rappels eux-mêmes. Comme Ford a fait avec les moteurs EcoBoost, des fois, ben, ils attendent de se faire dire, de faire un rappel. Mais okay, ouais. euh, je sais pas si Nissan a pris l'avance, a pris les devants et a, et a rappelé les autos ou euh, c'est euh, c'est le Highway Safety aux États-Unis qui leur ont dit euh, vous allez le faire. Mais d'un autre côté, je veux dire, c'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher à réparer. Le, le client va euh, va chez le concessionnaire, le concessionnaire vérifie la pression d'aide dans le pneu, en enlève ou en rajoute, puis ouais. le client est reparti là. le même moi, C ça, c ça, t'sais, ou même c est, c est, t'sais, tu fais juste le, le remplacer par un que tu Les pneus de secours, souvent, ça n'a jamais été utilisé. Là. Non. Ça, t'sais, ça arrive de temps en temps, surtout au Québec là, avec les nids de poule, mais je veux dire, souvent les pneus de, les pneus de secours n'ont jamais été utilisés. Fait que c'est pas si pire que ça. Là. Bon, tant mieux. Tant mieux. <rires> bon, euh, je vais essayer de faire ça vite parce que je sais pas combien de temps il me reste. Euh... Non, vas-y, vas-y. Après ça, ben je vais peut parler de la course automobile, mais plus de percée technologique. Euh, comme par exemple, euh, samedi dernier, euh, il y a Aston Martin euh, sur euh, Nürburgring qui a débuté sa voiture euh, euh, à l'hydrogène Rapide S. Mm -hmm. euh, vu que le circuit-là est quand même assez euh, exigeant, il est 13 000 de long, le circuit Nürburgring. Pas le circuit de Formule 1, mais le haut complet, là, euh, celui où la plupart des, cons des, euh, des constructeurs font leurs tests de voitures. Oui, malheureusement. Euh, oui. Ouais. C'est ça, ils ont préparé cette voiture-là pour le 24 heures de Nürburgring, qui euh, a à peu près plus de 200 voitures dans cette même catégorie-là, c'est la, la catégorie GT. Euh, puis le moteur il est vraiment fait à l'hydrogène, euh, comparativement aux autres voitures que c'est soit l'éthanol ou le méthanol. Puis c'est vraiment euh, euh, une avancée technologique par rapport à ça. Euh, ils veulent vraiment vraiment l'instaurer dans les plusieurs dans d'autres courses de la série là où ce qui sont là vraiment là Et parce que le e 1 xp la classe de la course euh, avec toute la cette classe là c'est tous les véhicules expérimentaux mm -hmm. mais qui compétissent avec les les, les les voitures de la série gt là fait que tranquillement euh, vraiment la voiture à eau va vraiment s'emmener avec l'hydrogène parce que le, le moteur ce qu'il rejette c'est de l'eau simplement ça. C'est ce qui est intéressant. C'est pas... Euh, comme par exemple, euh, le système, il euh, y a quatre euh, réservoirs à forme de carbone qui ont une capacité de 7,7 livres d'hydrogène euh, dans une pression de 300, 350 bars Puis, là, ils disent pas par exemple la, la durée, euh, comment ça prend le temps pour que les, tous les quatre réservoirs soient vides, ça ils disent pas. Mais pareil, euh, ça doit quand même assez... Euh, C'est le fun d'avoir euh, cette voiture là, Elle ouais. a une belle Aston Martin euh, dans cette course là. Ouais. les voitures hydrogène, ça fait longtemps qu'il en parle. Euh, je me rappelle bien, bien des années au salon de l'auto de Montréal. Je pense qu'on parle avant, même dans les années 2000 peut-être. Il y avait une Mazda Miata qui à l'hydrogène, qui était présentée, puis ça n'a jamais sorti. C'est juste, le problème, c'est la distribution de l'hydrogène, ouais. puis c'est un gaz qui est assez volatile, mettons. Ouais. Euh, donc c'est, c'est de mettre ça dans des autos, puis de voir ce qui arriverait en cas d'impact et tout ça. Mais Hyundai va, va offrir un, ce qui est l'équivalent d'un Hyundai Tucson, si je me rappelle bien, en, au Japon ou en au japon ou en Corée pour des flottes de voitures. Puis ça va être disponible à l'hydrogène. Puis ça va être en production bientôt. Là. Je pense que ça va être en vente vers la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Il y a des, y a des compagnies qui vont pouvoir acheter un Hyundai Tucson ou euh, un, un Santa Fe, l'équivalent européen, c'est pas le même nom, c'est pour ça que je me rappelle pas exactement c'est mm. lequel, qui va rouler à l'hydrogène. Mais je pense que la, la voiture vaut comme 60 000. Là. Fait que Monsieur et Tout-le-Monde, avant de payer 60 000 pour un Tucson à l'hydrogène, va s'acheter un Tucson à l'essence euh, ordinaire. Ouais. puis va dire « Avant que j'économise euh, 30 000... <rire> » <rire> en essence, en essence euh, ça va prendre du temps. Ouais, puis c'est le prix de l'hydrogène. Quel prix ça va coûter remplir. Tout ça, on ne le sait pas encore. Mm. Mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant parce qu'on recrache de l'eau au bout. Là. Vous, pouvez mettre un verre, vous pouvez mettre un verre Bois à l'échappement puis le boire après, c'est de l'eau totalement pure. C'est vraiment surtout, incroyable. Surtout l'hydrogène, il y en a partout dans l'air. C'est facile d'aller en chercher. Ouais. C'est ça qui est quand même une bonne, une bonne alternative. Puis c'est créé, créé avec de l'eau puis ça rejette de l'eau. C'est ça. T'sais, moi, j'ai toujours eu le système le système idéal euh, en tête. Puis c'est sûr, ça ne sera probablement jamais développé parce qu'il doit y avoir des restrictions qui font que ça ne se ferait pas. Mais tu remplis une euh, tu remplis ton réservoir d'eau une fois. Puis théoriquement, si tu as un système fermé qui a aucune perte, tu n'as plus jamais besoin... De, de, de, de remplir parce que si, c'est sûr ce qu'elle te prend de l'électricité pour faire pour tirer l'hydrogène de l'eau ouais. après ça tu tu fais la combustion il retourne de l'eau retourne dans le réservoir tu recommences tu réélectrifies ton eau puis tu recommences tu pourras avoir un cycle infini mais il y a probablement des restrictions qui se fait que ça se peut pas peut-être qu'après une fois après avoir retiré une fois l'hydrogène de l'eau tu n'en as plus dans l'eau qui ressort je sais pas il y a peut-être Il y a peut-être des restrictions scientifiques. Là, ouais. un, truc, euh, un truc intéressant aussi à mentionner, c'est qu'il faut que ce soit de, de l'eau saline parce que l'eau euh, douce est beaucoup plus rare sur Terre. Il n'y en a pas tant que ça. Là. Ici au Québec, écoute, on, on, on se baigne des lacs. Il y en a à tous les coins de rue quasiment. Là. Mais <rire> en Europe, là, les limitations sur l'utilisation de l'eau potable, euh, c'est beaucoup plus strict parce qu'il y en manque. Il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est ça. Okay. Mais fait que ça, ça serait de voir où c'est que ça peut aller, mais ça serait tellement le fun. Tu t'achètes l'auto, elle est pleine d'eau, puis plus jamais tu as besoin de rien faire. Tu sais, au pays, tu changes ton eau dans ton réservoir une fois aux six mois. Mais avant que ça, que ça arrive, tellement incroyable. Avant que ça arrive, peut-être que les pétroleurs vont leur mot à dire, fait que je sais pas si ça va arriver un jour. Mais... Penses-tu qu'ils vont dire quelque chose? penses tu que l'eau va se vendre au baril, éventuellement? Ah, ouais, <rire> Celui-là va. Ah, après, ah, un jour. Le baril t'a eu les 35. Ah, ah non, il t'a eu les 38 ce matin. Ah non, je pas parle, t'inquiète. Maudit! <rire> ah, ah, C'est ça. Tu as, as acheté une bouteille de naya, elle va te coûter 6 piastres. Oui. Ouais. Bon. La prochaine nouvelle, c'est encore dans le monde de la technologie de la course automobile. C'est Audi qui veut tester sa voiture diesel hybride qui développe 510 chevaux à Spa en Belgique. Audi, d'habitude, dans les courses d'endurance, ils ont leur modèle ER18 qui est fait à l'éthanol. Je ne sais pas c'est quel type de. de. de. Le carburant qu'ils prennent. Puis, ils ont un autre modèle qui, qui appelle ça le long tail. Dans la voiture, on voit vraiment qu'en arrière du cockpit, il y a une grande plaque droite euh, où c'est écrit Audi euh, H1 Quattro. Mm -hmm. Puis, ce modèle-là, ils ont décidé d'introduire un, mot un moteur diesel, mais hybride en même temps. Euh, qui développe 510 chevaux. Euh, 510 chevaux, c'est quand même assez vite là, pour une voiture euh, comme ça. Euh, ah ouais. Euh, avec un moteur de 3.7 litres, euh, V6 euh, turbo, euh, turbo chargé TDI, euh, ça va quand même assez vite. Là. Puis euh, c'est quasiment la même force que les voitures normales qui compétitionnent dans ce type de classe-là. Ouais. la voiture est faite en fait de carbone aussi. Fait que déjà là, c'est encore euh, dans, pas c est, c est type là. C'est ces types de voitures-là, les voitures expérimentales, j'ai bien l'impression d'être dans ce. Dans les prochaines années, il y aura plus de classes vraiment faites pour eux. Ils vont tout de suite aller dans la grosse classe puis se compétitionner contre les, les, les grosses voitures. C'est ce que je pense. Ouais, tu gagnes ou tu perds puis tu prends une chance avec une voiture expérimentale, c'est tout. Parce qu'en même temps, la voiture expérimentale permet de, oui, faire des courses, mais en même temps, de voir si c'est possible euh, d'utiliser tel matériau pour leur modèle plus euh, Comme plus pour les, les gens de plus pour les gens là, pour, ouais. pour tout le monde. Là. Ouais, pour commercialiser un jour. La Etron, euh, oui en en français ça s'écrit Etron. Je sais pas. Oui, c'est malheureusement. C'est ça. Puis quand tu vois le nom, c'est comme... Oui, ouais, ils n'ont pas, ouais, pas de traducteurs français qui travaillent chez Ça m'interpelle. Oui, il a pas de traducteurs français qui travaille chez Audi. Mais euh. Euh, la H-Tron e était... Ça, ça sonne tellement mieux en anglais. La H-Tron e était supposée être une voiture commercialisée. C'est une R8, finalement. C'est une R8 électrique puis ça a été euh, ça ça a été cancellé, ça a été ramené, ça a été cancellé, ça a été ramené. Puis là, c'est une voiture expérimentale. Puis là, ils ont décidé de plus de faire hybride que de la faire seulement électrique. Mais c'est la mode gars, la nouvelle la nouvelle la Ferrari, c'est une voiture hybride. Ouais. Euh, la McLaren P1, c'est une voiture hybride. La prochaine Acura NSX qui s'en vient, c'est une voiture hybride. La mode est aux super voitures hybrides. Fait que c'est ça s'en va vers là, donc ça ne me surprend pas qu'Audi travaillerait sur un R8 hybride. C'est probablement okay. ça que ça va devenir à un moment donné. Puis il expérimente euh, dans, dans, dans une catégorie de course pour voir ce que ça donne. Puis après ça, toutes les technologies de la course, à un moment donné, ça vient dans les dans les voitures commercialisées ça. pour tout le monde. Je rien pas, ça savoir R18 dans ma cour, euh, je ne sais pas si ça vu le modèle, mais euh, elle est très belle. Euh, j'aime bien ça, j'aime bien voir le, comment est -ce a fait cette voiture-là euh, elle a l'air très agressive juste avec ce, le devant, euh, j'irais pas se, conduire ça euh, à Sherbrooke euh, c'est hiking c'est l'R18 c'est l'espèce de ouais, ça vraiment là une voiture de course ouais. Ouais, c'est ça c'est pour la, la, la course mais de, de, la technologie qui est là-dedans théoriquement c'est pour la prochaine Ou ce qui était supposé être la R8 okay. euh, qui va être commercialisée peut-être un jour. Là. On verra. Mais oui, c'est pas laid, mais c'est sûrement pas légal pour la route. <rire> <rire> peut-être, on sait pas. <rire> si tu te ferais arrêter par la police, c'est pas nécessairement parce que tu roulerais trop vite, c'est juste parce que t'es pas légal. Ah, <rire> ça doit être ça ça va assez vite que tu sens même pas une nid de poule tu voles par dessus ouais. monsieur vous avez pas Et clignoté pour, euh... à... pour tourner à gauche mais c'est parce que j'ai pas de clignotant <rire> je sais pas si je, si je prenais une nid de poule avec ça je pense que le devant partirait Je pense je, les plaques de fibre de carbone euh, pas sûr qu'il m'en resterait beaucoup après euh, une randonnée de 45 minutes avec une nid de poule <rire> non sur, sûrement pas c'est pas fait pour ça c'est drôle, je faisais pas. une recherche euh, sur euh, sur Google pour la R18, ça m'a aussi donné un vieux modèle de Renault. Fait que ça, <rire> ça contraste à mon osus. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas une Renault que je parlais. Non, vraiment pas. <rire> tu pas les mêmes performances. Non, non pas, pas du tout. Pas du tout. Puis rapidement rapidement rapidement, je vais essayer de parler euh, je sais pas vous avez entendu parler du rapport euh, du, euh, de la sac qui a fait par rapport euh, aux morts sur les routes qui disent que c'est le meilleur euh, bilan depuis des années. Le meilleur un état le plus bas ou <rire> ouais, le plus bas okay. euh, c'est le moins moi, pire sais... finalement ouais, ça. ouais sauf que je sais pas mais euh, moi ici à Charbault je trouve que les gens respectent pas les leurs arrêts euh, ça dépasse les limites de vitesse puis euh, je trouve que les comportements sont assez dangereux en voiture je, je, je vois pas pourquoi que la, la SAC devrait se réjouir de ce bilan là euh, comme ça serait euh, écrit avec des lunettes roses euh, Je sais pas. Euh, comme, puis à la fin du rapport, ils disent que la prochaine étape, c'est de, de, de, de combattre la drogue au volant. Je sais pas, mais l'alcool au volant, c'est pas encore réglé le, ce problème-là. Ça serait peut-être bon de le régler avant, avant de s'attaquer à la drogue, même si je sais que la drogue, c'est quand même un, un fléau dans la société. Ouais, ils sont mais... même pas capables d'arrêter les cellulaires au volant. Ouais, l'alcool, pas la drogue au volant? C'est sûr. Ça pourrait ça. être... Euh... J'ai trouvé ça, j'ai vraiment trouvé que c'était écrit à l'eau de rose, avec des lunettes roses, puis regarde tu sais comment c'est beau, mais non, je ne suis pas convaincu, pas tout, de ce rapport-là. -là, oui, mais ce qui est important, pareil, c'est le nombre de morts, c'est ouais. Si le nombre de morts descend, euh, tu sais, est en baisse, c'est quand même positif. C'est mieux ouais. que s'il était en hausse. Tu sais, mais, je veux dire, c'est sûr que les problèmes ne sont pas tous réglés, mais s'il y a moins de morts, c'est routes parce que... Peut-être que certaines personnes qui commencent à comprendre puis Peut-être. J'espère. Mais faut, faut qu'il en parle. Je veux dire, faut qu il faut qu'il donne un rapport. Puis ouais. il donne un rapport positif. C'est correct. C'est sûr. Tu ne peux pas sortir les pompons puis euh, les, les confettis et dire yeah, on a réussi notre objectif. T'sais. On aura réussi quand il n'y aura plus de mort sur les routes pendant C'est ça. T'sais, ça arrivera probablement jamais. Là. Il y a des accidents mortels qui sont vraiment des accidents puis que, tu sais, l'hiver, euh, une grosse tempête, puis personne ne pouvait prévoir qu'il y aurait une, de la glace noire là, puis la personne décède dans l'accident. Euh, il, il reste qu'il y en a qui peuvent être évités. Pareil. ben ouais, le, le, le, le gars qui roule à 150 sur l'autoroute, puis qui zigzague puis qui il, il fait planter quelqu'un dans, dans, dans, en dehors de, de la route, ou qui se plante lui-même en dehors de la route, ça, ça aurait pu être évité. Ouais. c'est de conscientiser le monde regarde moi tout ce que je ferais c'est mettez euh, arrangez-vous supporter les, les, les certaines personnes pour qui veulent ouvrir des, des pistes de course des centres, de, des, oui. des anneaux de vitesse oui. puis arrangez-vous pour que ça soit simili abordable puis le monde iront là pour se pour, pour, pour essayer faire la chance regarde c'est <rire> des environnements contrôlés c'est monsieur madame tout le monde peut y aller puis c'est contrôlé je sais si tu prends le champ il y a de l'espace pour que tu prennes le champ la seule affaire c'est que as tu n'as plus d'assurance quand tu te rends là <rire> tu sais il faudrait peut-être créer des assurances pour ça pour que si la personne scrape son auto par hasard ben il puisse au moins récupérer le montant pour ça tu sais ouais. mais j... faudrait faudrait donner la chance aux jeunes qui veulent rouler vite de pouvoir le faire mais dans dans la sécurité tu sais C'est pas, pas sur une autoroute avec, euh, tu sais, grand-papa, grand-maman qui s'en vont magasiner, puis la petite famille qui s'en va, puis là, je dis pas grand-papa, grand-maman parce que c'est autres qui conduisent les moins vite, c'est juste il y a tout y a, y a toute sa route, ouais, ouais. il euh, y a moi qui s'en va travailler, il y a moi qui s'en va magasiner avec ma femme un dimanche matin, puis mon gars, puis que je roule pas à 160. Il y a toi qui se sauve de la police. Il y, y a moi qui sauve la police, non, c'est <rire> pas vrai. Mais tu sais, c'est ça, fait qu'il y a, y, a, y, a y a tout plein de monde sur la route, c'est pas tout le monde qui aime ça rouler à 130, 140. Il y en a qui se tiennent à 100, il y en a qui se tiennent à 70, à 80 parce qu'ils ne sont pas confiants. C'est correct, la route, c'est pour tout le monde. Mais euh, celui qui roule à 150 puis qui chiale après celui qui roule à 70, ben, il est aussi coupable parce que l'autre, il roule peut-être pas assez vite, mais toi, tu roules trop vite. Ça. Mais... Je vais vous amener une petite information un peu contradictoire par rapport à tout ça. Euh, J'avais déjà entendu parler de ça <rire> entre les... Aussi. — Quoi? M — me semblait bien aussi que <rire> tu mettais ton grinsel. — J'avais déjà entendu parler de ça et euh, je réussis à mettre la main sur euh, un texte, entre autres, dans un dans un forum. On parle, entre autres, dans, cette, dans cet article-là qui a été retranscrit du Texas où est-ce qu'on a augmenté les limites de vitesse sur certaines autoroutes les amenant à 85 000 à l'heure. Donc, si on calcule, ça donne 137 km h Est-ce que... Ce qu'on a constaté, c'est qu'il euh, y a eu moins d'accidents et moins de morts sur les routes parce que tout le monde allait à la même vitesse. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué l'autoroute. On a dit « Écoute, pendant euh, trois mois, pas de vitesse, euh, pas de limite de vitesse. » Euh, on regarde la moyenne, qu'est-ce que ça donne, les gens vont s'auto-rédler, vont mm -hmm. s'auto-gérer, se, se, vont dire, OK, euh, moi, je suis capable d'aller là, euh, c'est comme ça que je me sens euh, safe, si vous me permettez le, euh, le mot anglais. Et euh, finalement, ben, euh, ils ont pris la moyenne, ça a donné telle vitesse, et euh, tout le monde finit par aller à la même vitesse. Donc, Moins de gens qui zigzaguent. Euh, pas de retardataires qui euh, incitent les autres à vouloir les dépasser. Il euh, n'y a rien de plus talent que de poigner, euh, Là, c'est plate à dire, mais de pogner une personne âgée qui roule à 45 sur une route oh, oh, oh. à 90, puis que tu oh. vas vouloir la dépasser au plus mausie et que tu vas finir par prendre une chance alors que normalement, tu ne l'aurais pas pris si tu avais pu rouler à ta vitesse normale. Il y a des... Y a, y a, Plus que juste la limite de vitesse dans, dans, dans tout ça, il y a la qualité des véhicules aussi, les, les systèmes de protection. Ouais. Euh, mais, la y a, qualité y a... de la route. La qualité ouais. de la route. Il y a plus que juste la vitesse comme facteur à prendre en compte. Mais il y a des projets comme ça aux États-Unis où est-ce qu'il y a certaines autoroutes, on s'est dit, on va, on va tester ça, on va ouvrir, puis on augmente la vitesse euh, permise et ça diminue le nombre d'accidents. Donc, euh, moi, écoute, euh, je vois l'autoroute entre Montréal et Québec limité à 100, là, euh, on roule tous à 115. Fait que pourquoi qu'elle qu ne serait pas à 115? On yes. fin... puis euh, Écoute, à 115, moi, personnellement, même si tu mets la, la limite de vitesse à 135, je n'irai pas à 135. Je vais aller à 115 bon, oui. parce que ouais. moi, je me sens sécuritaire à cette vitesse-là, sur ouais. cette route-là. Donc, ça finirait par s'auto-gérer aussi, là, à, à, à s'auto-balancer. Parce qu'ils ont en fait on exerce, dans le fond, ils ont juste mis en pratique l'expression suivre le trafic. Tu sais, on dit souvent ça. Euh, ah, je roule peut-être un peu vite, mais je suis le trafic, je suis le flow du trafic. Fait que je ralentis personne, mais en même temps, je pousse pas personne dans le derrière. C'est peut-être ça qui a aidé aussi. Il y a moins d'impact et d'interaction entre les différents conducteurs de, de dire Ah, il y en a un qui ne va pas assez vite, je vais finir par le dépasser. Si tout le monde va à la même vitesse, tout le monde reste dans sa voie, puis tout le monde va à bon port, Finalement, ah. il y a moins, moins d'interaction entre les conducteurs mais il y a beaucoup de places aux États-Unis où la limite de vitesse est 75 000 à l'heure. Fait qu'il y a beaucoup d'autoroutes. Moi, j'ai resté là un bout de temps puis il y a beaucoup d'autoroutes qui sont 75 000 à l'heure. Fait que c'est un peu plus vite, mais c'est n'est pas encore une vitesse trop excessive. Puis Écoute, c'est au Nouveau-Brunswick. Il euh, y a des autoroutes à 110-120 km heure, dépendamment du nombre de virages, comment est-ce qu'elle est droite longtemps. Puis euh, elle va diminuer, elle va changer. Écoute, là, okay, ça zigzague un peu plus. Il y a plus de rentrées et de sorties. On diminue à 90, puis après ça, ça réaccélère quand un bon, un bon bout droit à 110-120. Euh, Je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire ça ici aussi. Là. Bon, on sentend sur Montréal-Toronto, c'est à 401. C'est droite longtemps, là. Puis, tu sais à la limite, euh, parlant de limites, on pourrait mettre des limites de vitesse estivale et des limites de vitesse euh, pour l'hiver. Euh, écoute, on le fait pour le poids des véhicules euh, en zone de dégel, en période de dégel. Pourquoi qu'on le ferait pas pour la limite de vitesse il y, y, y a des moyens, là, on peut, on peut regarder plus largement le, le dossier. Ouais. Jean-Benoît for president. <rire> non, pas. Pas, pour. Pour des Transports, il aurait fait un meilleur job que celui qui est là. <rire> ouais toujours appliqué. <rire> Encore changer de job. Non, je suis bien dans ma job, par exemple. Je, ben je, oui, je... t'aimes ça en plus. Bon, c'est beau. Euh, Jean-François, cest du tout? C'est tout. Merci terminé. beaucoup. Euh, on va y aller avec Steve et euh, son euh, invité surprise. Est-elle présente? Euh, absolument pas. Euh, oui, euh, en fait, me voilà. Je suis Steve Degary et j'aimerais vous présenter mon invité de ce soir, que personne ne se doute c'est qui du tout. Alors, mesdames et messieurs, France Castel! <rire> Bonsoir France. Non, surtout pas France. Si non, dire. Lynn Boutiette, mesdames et messieurs, l'élu de mon cœur, ma chérie, mon amour. Bonjour. Ma voisine. Comme coupé à romance. Je... Je... Juste <rire> au cas où que, que les gens ne connaîtraient pas Lynn. Lynn euh, fait partie d'un site qui s'appelle Web et Mascara, qui est un, un site euh, pour les mesdames. Très intéressant. Hein, c'est ça? Oui. Et aussi euh, Lynn fait partie de l'équipe de Monsieur Net avec euh, le très gentil, euh, je l'appellerai pas mon ami, je ne pas, le Denis Talbot, que j'ai <rire> Qu eu la chance ça? de rencontrer quelques fois. Ça s'en vient, c'est ça. <rire> euh, donc Lynn fait aussi partie de Monsieur Net. Et ce soir, elle est là pour aider. Euh, Steve dans sa démarche euh, de son, son, son, son... Pour son psychologique, j'essaie de le soutenir. C'est ça, depuis... et tout. Merci depuis... beaucoup, les amis! Ouais, beaucoup Luc, tu long... vas l'avoir à force de stalker Denis, man, tu vas tu tu tu finir, finir par rentrer <rire> dans sa vie. même. <rire> finir par l'avoir. Un moment donné, vous allez m'entendre sur Radio Talbot. <rire> dans le fond, il est déménagé proche de chez nous juste parce que j'étais dans l'équipe. Non son contact, hein? Ouais. Euh, non, t'es embarqué dans l'équipe après qu'on ouais, qu ouais, se soit raison. connu. Et hey, hey, votre l'histoire de banlieue, va. là, on s'en fout. <rire> on, est, on est la banlieue de la banlieue, nous autres. Ah, Alors, Steve, le, le, le, la parole est à vous. Oui ben merci votre honneur. Écoute, euh, je voulais juste euh, euh, profiter de l'occasion pour souligner la fête des mères qui s'en vient bientôt. Donc ben bonne fête des mères les gars. Et euh, <rire> <rire> non, mais j'en profite parce que je suis tombé par hasard euh, en faisant des recherches pour euh, ma chronique sur un site qui s'appelle autovénus.com. Et qu'est-ce euh, qu'elle est? -ce qu y a, Lynn? Non, rien. Vas-y. Non, euh, je peux. Te... Ça se mis au-dessus, de ce bord de micro là. <rire> Excusez. Euh, donc, autovénus.com euh, sans faire trop de publicité, c'est un site d'auto vraiment conventionnel, mais par des euh, par des euh, chicks pour des chicks, <rire> mm -hmm. par des femmes par, pour des femmes, fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je me suis dit, hey, euh, les femmes, les chars, euh, c'est on... mettons que Moi, je suis né dans les années 70, fait qu'en 80, je n'ai entendu en salle des, des clichés et des stéréotypes. Puis là, je me suis dit, aujourd'hui, on va exercer ça avec une vraie femme. Est vraie. Alors, euh, j'aimerais. Ça va, Lynn? Oui, ça va. Bien. Oui. Euh, donc, moi, Mes sympathies, je... Lynn, mes sympathies. Vraiment, là. Depuis tant d'années que je l'endure, je sais pas. De, pas. Aidez-moi. <rire> mais non, t'es pas avec moi. Ben. Alors, euh, c'est comme la prison, mais je suis plus doux. Bon, euh, donc, excuse, je m'éloigne un peu. Donc, sur, sur ce site-là, entre autres choses, je suis tombé sur le site des cinq, euh, les cinq stéréotypes les plus courus, les cinq clichés euh, entourant les femmes et les voitures. Moi, je tiens à dire que je sais pas les, les, les clichés, donc euh, je réagirai euh, fortement ou non. Et avant de commencer, je tiens à dire que je suis totalement le type de fille qui connaît Focal au char. Hey, hey, hey, les Excusez. Romo. Euh, rien du tout aux automobiles. <rire> Alors, euh, ouais, moi euh, mettre du gaz euh, dans le, dans le réservoir de le l'électro le oh, Washer. Ouais, C'est ça. Okay. Ben, Ça ça pourrait m'arriver. Il y a rien il y a rien d'impossible. Les gars, j'ai l'impression qu'on va avoir du fun de vous participer si vous voulez. C'est c'est c'est c'est pas c'est pas un bashing one on one, c'est un bashing four on one. Non non, mais c'est c'est c'est tellement le fun quand quatre ramasse qu'on écoute nous autres, vas-y. Non non non, vous comprenez pas, c'est une autres qui va la ramasser. C'est tu penses ça toi Eu le dollar, c'est lui qui paye après. C'est <rire> qu'on va être doux. Donc, euh, ben en fait, le premier, euh, le premier stéréotype est quand même général. Euh, celui qu'ils mentionnent sur leur site, c'est que vous êtes vraiment poche à la conduite. Et Mais ça, ça, ça, je suis pas d'accord. Ça, Déjà en partant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent-tu d'autres choses-tu? Tu as comme non, ça? Non, c'est juste, c est, c est juste okay. écrit ça. Non, non, c'est pas vrai. Ils ont détaillé. Euh, ils, en fait, ils ont répondu que non, non, non, non, non, non, non, c'est absolument faux. Puis en tout cas, n'importe quelle bullshit qui vient avec. Moi, je euh, vais y aller simplement par des statistiques, là. puis euh, je vais m'appuyer simplement sur des faits. Là. On regarde... Ah, attention, man. Mm -hmm. Petiment, oui, non, attention, <rire> Non, je sais, mais vous allez voir où est-ce que je me rends. Si on mm -hmm. regarde la course automobile à l'international, les plus hauts niveaux, NASCAR, euh, Formule 1, c'est quel pourcentage qui est rempli par des femmes? On s'entend que ouais. c'est pas possible des sports où est-ce que le physique okay. de la personne a un impact si grand, même quand t'es moins lourde, euh, comme en tant que personne, tu es censé avoir de meilleures performances, mais ouais. euh, pour se rendre à ce niveau-là, il euh, y a moins de femmes qui se rendent, il y en a ouais. qui compétitionnent, mais il y en a moins qui se rendent, donc je me dis que ça nous amène une statistique qui est somme toute assez que ça nous tente pas? Mais... Ça, c'est une possibilité. Peut-être que les comprends. femmes trouvent ça futile de tourner en rond pendant trois heures. Peut-être que j'ai d'autres choses à faire. Euh... Peut-être que j'irai magasiner. Hein? Ah, avec ça, mon auto. Ah, c'est ça. Qu'on reste dans les stéréotypes, c'est super <rire> bon. Peut-être que j'irai marquer des souliers hein, dans ma décapotable. <rire> Qui non, match avec moi, la je... couleur de mon char. <rire> oui, ça. Ça. Pourquoi pas. Euh, dans mon cas, ça serait, il serait flash étant donné qu'on a une auto jaune. Mais bon. Mais une des choses que, que moi je trouve c'est que côté là, là c'est sûr que dans les circuits automobiles c'est bien le fun là. Puis je suis bien contente pour les gars j'irai vous voir mais, <rire> mais euh, j'ai personnellement j'ai pas d'intérêt à faire de la vitesse moi dans la vie. moi je suis quelqu'un qui préfère très slow. Être... oui moi je suis partie parti tantôt tu parlais genre Benoît de la, de la petite grand-mère qui roule à 80 et c'était peut-être moi <rire> mais euh, moi en, haut de... en allant vite ta couleur de cheveux ça peut se confondre hein. ben exactement puis moi ça me dépeigne, puis j'aime pas ça. Mais bon, euh, mais, euh, non, mais en réalité, euh, c'est vraiment une, une question de sécurité que je le vois, puis euh, euh, moi, au-dessus, de euh, si je suis à 120, c'est parce que je suis vraiment en retard. J'avoue qu'il y a une distinction aussi entre habileté de conduite et compétitivité. Donc, mon exemple de tout à l'heure, ça nous amène une statistique, mais qui n'est pas complète non plus. Je pense aussi que les les, les, les là, je m'excuse Lynn, je te coupe mais ça me fait vraiment plaisir. Euh, je pense que les filles aussi n'ont pas le gêne de hey man, je crains qu'un moteur ça fait du bruit. Non euh, non moi je laisse ce gêne là puis j'essaie de le contrôler Et plusieurs <rire> gars aussi tu sais moi <rire> Moi, je pars d'un stop, je ne trippe pas parce que je passe en deuxième, puis ah, ah c'est Vraiment pas, là. J'ai aucunement... Man, je te sens patch tout le long. Non, là. non, c'est ça. Moi, si je fais une patch, j'ai le goût de sortir puis m'excuser à tout le monde. Tu m'en <rire> à l'autre stop avant toi, man. Non, on n'a pas ça. Mais les gars, vous avez tout ça dans vous. Tu sais, fait que ça, c'est un côté... Sans dire meilleur conducteur, conductrice, euh, ben oui, on va le dire. Je, on, est, on, est, on est plus sécuritaire, peut-être, et moins... Euh, On a moins le besoin d'avoir comme... Euh, C'est inutile ce et, de On n'est plus... Non. Si je pourrais vous donner un exemple là, euh, rapidement. Quand, quand j'ai accouché de mon deuxième enfant. Bon, une autre affaire de fée. Quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai accouché très rapidement, comme euh, en l'espace d'une demi-heure. C'est avait... un garçon, il fallait aller vite! Non, c'est ça. Mais c'était pas ça le punch. <rire> T'es ça sans... <rire> <rire> sur le feu, je disais, tu 130 sur l'autoroute, ça te dérangeait moins cette fois-là. Non, non mais euh, cette fois-là, un moment j'ai dit à Steve quand j'étais dans le tour, j'ai dit à Steve, là tu roules, là, tu roules, là, tu roules. il s'est mis à rouler lumières. en fou, puis il passait les lumières puis tout. Puis après avoir accouché un petit peu comme après, mettons une demi-heure après, Steve, il a pris le temps de me dire « Hey, c'était écœurant, c'était comme dans un jeu vidéo. <rire> <rire> » tu sais, j'étais comme « Ok, moi… » J'avais-tu ta voix de colon, là? Oui, t'avais sûrement ah, ta voix votre de... colon. En tout cas, dans, ma... dans mon souvenir, t'avais la à de colon. Je me souviens pas avec... d'avoir été sous à l'accouchement. Mais il <rire> <rire> reste que c'est ça. Même dans des situations comme d'urgence, vous avez quand même le feeling de « Ah, oh, c'était écœurant, t'es <rire> tu sais Fait qu'il y, comme... y a comme ça. C'est ça, les filles, on l'a pas, ça. Ah, okay. Puis, euh... Malheureusement Malheureusement pour notre, notre orgueil et notre honneur, bon, c'est un site américain, donc les statistiques sont américaines, mais selon le site, quatre euh, <rire> vingt des, des, euh, des accidents qui, euh, qui tuent ou euh, blessent gravement le, le, le conducteur sont causés par des garçons et ça, ça ça me surprend pas non plus mais euh, je suis curieuse de voir dans les prochaines années si les statistiques vont changer parce qu'un des problèmes des filles c'est les cellulaires euh, peut-être plus que les gars l'histoire de textage pis tout là. ça tu vois je suis je comprends la statistique, mais je me demande parce que je, je serais curieuse de voir si c'est plus les filles ou les gars qui vont texter, puis j'ai le feeling que c'est plus les moi, filles Moi, c'est plus textent. les filles qui, qui vont m'exciter. Ah, je sais pas. On parlait pas, pas de pas ah, ça. Ah, c'est pas ça. <rire> <Non>. <rire> euh, mais pour moi, d'après moi, ça pourrait changer cette statistique-là par rapport au cellulaire. Mais évidemment, côté vitesse, côté euh, tout, ça, euh, je suis 100% d'accord. Je pense qu'on <rire> a peut-être plus une conscience de la vitesse. <rire> mmh. Mais... Euh, je <rire> Oui, moi, je pense, truc par les... rapport à ça, euh, souvent dans les familles, euh, je, je, c'est peut-être moi qui ai une idée qui révolue, qui, qui mais j'ai l'impression que so souvent, <rire> c'est le père qui va conduire la petite famille, puis euh, ce ne sera pas la femme qui sera nécessairement au volant. Donc peut-être que ça explique une partie de la statistique. Mais, mais... Euh, moi, je pense que moi... c'est une question de génération aussi, parce ouais. que je vois souvent ouais. les jeunes filles maintenant, puis ça conduit aussi plus que les jeunes garçons. C'est je vraiment que une qu -ce question que... de génération. <rire> Qu'est-ce que tu dis, Jean-Benoît, dans le fond, c'est un peu vrai parce que je vais avouer que dans nos sorties de famille, c'est souvent moi qui conduis parce que ça laisse plus de latitude à l'île pour chialer. Elle n'est pas obligée de se concentrer sur la route. Non, je suis capable de faire les deux. un peu texté tant qu'elle veut. Je pense que c'est qu'elle va dormir sur le futon à soi, je pense. Non, rendu où je suis là, je dors dans la rue. Fait que Luc, c'est un pour moi. Même pas. De, Luc, Lynn, on, on rappelle qu'il t'a un lancé de roche de chez Steve. Un, un, bon, un, un bon swing. swing. Donne-toi un bon swing, Luc. <rire> <rire> ai, ai, je savais que ça allait déraper. Mm. Ben merci, Lynn, c'est tout le temps qu'on avait. On va faire la vaisselle. <rire> non, <rire> <c 'est... rire> on, on poursuit, on poursuit. Oui, okay, donc, euh, on ne se deux poursuit deux, pas un bon, autre, là on poursuit à chronique. Okay. <rire> Celui-là, Lynn, euh... fait que tu étais d'accord avec celui-là. Je ne suis pas, pas d'accord, c'est plus que je pense que ça dépend des situations, mais je pense que les filles, on pourrait faire pas mal d'accidents aussi, mais moins côté vitesse. Plus côté ma... compétence. Ouais. Euh, non. non, côté... Okay. Bon, on va passer à, à l'autre qui, qui rejoint un peu ce que tu disais, c'est que les filles euh, se soucient peu de la performance donc euh, pour vous autres, c'est pas important de rouler vite, de rouler efficacement, de rouler, euh, tu sais, euh, prendre une courbe vraiment à, à, son, à, à son, en apex pour gérer euh, Vraiment pas. et okay, puis Non, c'est ça. Puis okay. downshifter pour, dans, pour euh, non, non, passer moi, une bande Non, il faut encore m'expliquer le concept. Là. Puis j'ai juste conduit des chambres muettes dans <rire> ah, ma vie. Là. <rire> donc, euh, non, c'est ça. Non, c'est très de base. Et même dans le choix de l'achat de l'auto, tu sais, moi, acheter une auto... Ah oh, boy, okay, oh, ouais, vas oh, je tu dans... je, je sais pas il de quoi tu va parler, fait que <rire> d'après moi, moi je m'en vais va vers ça. Mais euh, dans le choix de l'auto, je suis dans... je suis vraiment du type faut Il faut qu'il soit de la belle de la bonne couleur, <rire> tu sais. Avant de savoir, tu sais, ah, oh, Steve va dire, ah, oh, puis le moteur, c'est quoi? Moi, je suis comme, hey, 26, 28, je ne sais pas. La performance, côté performance, pour vrai, s'il roule, moi, j on avait été magasiné, puis moi, je disais, je veux juste pas avoir de trouble, comme, je veux pas faire le moins d'affaires possible dessus, tu sais, même un <rire> changement de dur, ça m'énerve. Lynn, je comprends mais que j'ai vécu l'expérience dans les il euh, y a un an et demi à peu près, j'ai magasiné pour euh, mon nouveau véhicule avec moi et ma, con, euh, ma conjointe et euh, elle là elle a <rire> laissé Non non mais il, il est bleu mais euh, elle a elle, elle laissé pas faire si le vendeur il s'attardait juste à moi puis tu sais toutes les questions étaient dirigées vers moi, c'était non Elle est impliquée dans le processus, elle connaissait ses questions, elle savait écoute qu'est-ce qu'on cherchait, euh, on faisait ça ensemble, euh, elle paye la moitié et plus du véhicule, elle veut avoir son mot à dire. Et je pense que c'est de moins en moins vrai le fait que la fille, ah, tant que ça roule, c'est correct, puis va se faire euh, va se faire regarder euh, ben, quasiment pas là, euh, par Monsieur, le vendage. Il doit faire de plus en plus attention à ça parce que ouais, les filles ouais. commencent à être plus informées oui. là-dessus. Ouais, c'est une question d'intérêt aussi. T'sais, moi, je n'ai pas cet intérêt-là, mais euh, ta blonde, étant donné qu'elle voulait faire un achat averti, de, de oh un, oui. c'est vraiment une femme à marier, <rire> euh, mais euh, elle voulait faire quand même un, un achat averti. Ah, coup, fait que, mais c'est sûr que d'un sens, il y, a, il y a un côté aussi d'intérêt. Je veux dire, moi je connais des filles qui ont beaucoup d'intérêt, qui connaissent autant les chars que, que, que vous tous qui parlent présentement ce soir, mais d'autres gars, mais, mais moi j'ai vraiment tellement pas d'intérêt. C'est ça. Mais je pense qu'on connaît plus de filles avec moins d'intérêt que de gars sans intérêt pour les autos. J'avoue. On connaît Jean-Benoît. Ouais, c'est ça. c'est bon. Ben, je suis content. Euh, ça, en tout cas, ça va à peu près avec ce que je pensais, là. Euh, Le troisième, eh bien, euh, vous l'avez quelque peu abordé, madame. C'est, euh, on choisit... Ben là, je traduis à mesure, donc euh, c'est tout croche. On choisit le véhicule pour son look, sa couleur et, le, et, et comment il match. Mais Oui. Ben, Ben ouais. le match ça plus ou moins là, parce que je peux changer ma sacoche. <rire> ah puis mettons, mettons que jaune, t'as pas pris la couleur la plus facile à matcher avec du linge. Qu'est-ce qu que, que c'est? Oui. Ce je peux expliquer l'histoire du jaune, ok? Parce que <rire> c'est ça, ouais, ouais, ça fait longtemps que ça brûle. Ouais. Euh, mais de un, Steve a toujours aimé les Dodge Caliber dans la vie. Le modèle. Oui. Le modèle. Il y a le look du modèle là, whatever. Et euh, sûrement les performances, mais ça, je vous l'ai dit, je, je m'en fous. Euh, mais euh, c'est ça. Puis quand on était été Moi, j'avais dans la tête, moi, je partais de ma Civic, c'était une petite Civic à Hatchback, euh, quelle année? 98, je pense j'avais. Mmh. Puis, euh, noire, était belle, les filles. <rire> euh... <rire> que... À toutes les filles qui nous écoutent. <rire> c'était <rire> très belle. Puis, euh, mais avec les enfants, ça commençait à être fou avec un, deux portes, fait qu On qu'on a voulu changer. Mais moi, j'avais juste dans la tête de ne pas me retrouver avec un auto-automatique. Et Steve, lui avait dans tête au départ de s'acheter une caravane. Fait que ça, j'ai réussi à faire comme au Camptainer le grand. Oui, parce euh, une caravane <rire> manuelle, le soir, ouais. il a déjà trouvé ça. Ouais, non, mais c'est tellement pratique. Ouais, c'est ça. Lui c'est le côté ouais. pratique, mais euh, mais moi c'était vraiment le, ça me tentait pas. Euh, bref, de passer à ça, puis je, pass... je partais d'une Civic qui était le fun à conduire, à une Merci caravane j'aurais broyé ma vie à peu près à tous les fois que je tenais du volant. Euh, fait qu'on a commencé à magasiner puis on est tombé sur celui-là qui était manuel. Et que là, on l'a essayé, puis je passais d'une Civic 98 à un char plus récent. Tu vois, là, ça dément un peu le stéréotype, parce que tu as laissé faire la couleur, parce que jaune était sûrement pas ta couleur préférée. Non, vraiment pas. Mais pour la conduite manuelle, fait que c'est quand même cool, parce que tu Tu restes au tu au niveau de la performance, au niveau de la conduite, tu préférais conduire manuel. Mais est-ce que je le changerais demain matin pour un char blanc ou noir? Oui. Oui. Mais un char jaune a ses avantages. Quand tu vas au Walmart il est facile à trouver dans le stationnement est Ouais, pis, il, est, il, est pas, il est pas super intéressant pour les voleurs malheureusement Non, très très décevant <rire> c'est ce... parce que t'appelles ouais, bonjour la police je me suis fait voler mon calibre jaune <rire> Oui, il est là justement il attend sur le coin pour tourner on oh, vous l'arrête madame il n'y en, en a pas 20 000 <rire> <t'sais>. <rire> il Et... reste loin de ça Et puis, l'intérieur, en plus, on a fait ça clean. C'est vraiment l'intérieur gris avec du jaune dedans. Oui, oui. Euh, on a mis le paquet. Là, Genre que, euh, même la nuit, tu portes tes lunettes de soleil. Euh, <rire> Claire. On rentre dans le <rire> champ et on ne plus. Mais euh, c'est ça. Mais finalement, non, cette fois-là, c'était pas pour la couleur. Mais je te dirais que c'était une question que ça nous prenait un char là, là aussi. Mm -hmm. euh, fait que des fois, c'est l'urgence qui nous fait choisir rapidement. Mais c'est vrai que cette fois-ci, j'avais pris plus le fait de pouvoir conduire manuellement. Mais si tu magasinais un char selon tes termes, selon ton temps à toi, puis tu prenais ton temps dans le magasiner, ça serait quoi le plus gros critère, Lynn? Ben, il faut qu'il soit blanc. <rire> <rire> merci, plus d'autres questions, votre honneur. <rire> Alors, bon, c'est bon, merci, ma belle. Ça fait plaisir. Je te donnerai un bec tantôt. Euh, L'autre, c'est, euh, en fait, ils disent, on se met du mascara en conduisant, mais en parenthèse, et beaucoup, beaucoup d'autres tâches de la vie quotidienne en conduisant. Bon, mascara, je ne mets pas de mascara en conduisant, mais je fais beaucoup de tâches du quotidien euh, en conduisant. Ah, elle fait son lavage puis tout. Non, non, non, mais pas comme <rire> mon mère. Au moins, tu as ton micro-ondes puis ta friteuse. <rire> <rire> ben, arrête dans, dans le Calibre, on a un frigidaire. Oui, c'est vrai, il y a un petit frigidaire dans le Calibre. <rire> dans puis, le, le coffre que... C'est ça, mais euh, mais il reste que euh, tu sais, il reste qu'avec les enfants, je, je suis assez gestionnaire euh, des deux enfants pendant que je conduis et de mon cellulaire. Et oui, je fais partie de D'accord, j'ai l'air, je oh. sais qu'il faut que j'arrête, je sais, je sais, euh, mais bon. Donc, fais... avis à la police, vous voyez, euh, <rire> « Dutch Caliper <rire> », il elle volé, mais il y a quand même une infraction <rire> qui est probablement en cours. Il <rire> plus haut, Lynn, si bon. Non, oui, de... je... ouais, en tout cas, je suis faite. Mais euh, c'est ça, mais oui, je... je vais faire attention, monsieur l'agent, c'est tout ce que je veux dire. Mais oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses euh, en conduisant, c'est pas un stéréotype, ça... Euh... Ben... Euh, c'est drôle qu'ils disent que c'est un stéréotype, mais dans le fond, c'est totalement vrai. Là. Mm. Il est très appuyé. Là. Ben, t'sais, on, a tout, cas... euh, on a toute, on a toute une vie rapide aussi. Là. Même moi, euh, le matin, là, euh, ça va arriver souvent. Lynn, elle, je vais faire mon déjeuner ici, mais je mm. vais le manger, en... <rire> je le manger en chemin, euh, mm. euh, en mm. roulant, euh, ou euh, je vais, je vais, euh, ben, Moi, le cellulaire, en fait, il me sert à juste à me mettre un podcast avant de partir, Bien sûr. De quoi de même. Mais sinon, euh... augmenté. C'est vraiment bon. Là. <rire> oh, Ça me dirait rien. Mais, euh... <rire> mais, mais euh, ma soeur elle a déjà... Pas eu un accident avec moi euh, lorsqu'on était en auto et parce qu'elle changeait de tune. Ah parce que c'est elle qui te du <rire> euh, non, elle me mettait du mascara. Non elle mettait du mascara c'est ça. Tout était passager. Mais euh, non elle a pas eu un accident parce qu'elle voulait changer de tune de CD puis elle s'est penchée tu sais pour changer deux trois mm -hmm. deux trois chansons puis euh, c'était l'hiver et euh, c'est l'hiver. Et et et ça a, a fait bang ça, ça fait un gros bang et euh, deux fois en fait parce qu'elle a déjà aussi vu rentrer dans un autre en pognant sa sacoche sur le banc en arrière fait que ouais elle non elle n'a pas l'habileté <rire> okay. embarquez fera... pas avec elle, <rire> elle c est... C est es down mais c'est ça en fait Parfait, ben merci, je suis satisfait à date, pour vrai, je passe vraiment un bon moment satisfaisant. Non. Euh, c'est pas ce fun. que vous pensez. <rire> euh, et puis, euh, le dernier, ben je l'ai gardé en dernier parce que c'est probablement le plus populaire. Mm -hmm. Les filles et le stationnement en parallèle. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je <rire> <'ai> sais pas. <rire> J'ai des statistiques après à donner, fait que attention quest ce que tu dis, soit honnête. Bon, je, je ne suis pas capable. Et je n'ai pas... Euh, d'intérêt d'apprendre. Ça me tente pas, je vais me stationner ailleurs. Mais à Montréal, je suis vraiment... C'est une angoisse. <rire> je vous le dis, je, je vais m'étendre pour vous le conter, mais c'est une angoisse d'aller à Montréal et de me dire hey, « S'il faut, je me stationne en parallèle. » Regarde, même à je serais capable. Là. Mais comme... je, je, je, je... Hé, hey, je provoquerai pas, c'est parce que la face de Steve qui me regarde genre, ma belle, ma belle. Mais euh, Lynn, <rire> je dois t'avouer que pas, n'es pas tout seul. Moi, non. étant euh, en région éloignée, j'ai pas à, entre guillemets, affronter cette situation régulièrement. Euh, en région, là, ça n'existe pas des stationnements en, ça, en oui. parallèle, ou très peu. Là. Donc, tu sais, j'y tellement jamais à l'affronter, cette situation-là, euh, que je suis pas habitué d'en faire, mais je suis capable. Mais est-ce que je vais courir après? Euh, non. Puis écoute, je vais me trouver Et une autre place tu vas avant. Faire... C'est ça. Tu vas, tu vas faire un tour de bloc de plus pour essayer de te trouver une autre place. Ah ouais, comme... À la limite, là, ben oui. Écoute. Oh tu vois Steve mais euh, mais c'est ça mais non puis j'ai pas d'intérêt puis j'ai fait mon examen de conduite euh, bon Alors, ça, ça sera une autre histoire non non <rire> non? non ça va être une histoire maintenant Lynn. <rire> non, non. mais euh, j'ai bon ok je vais vous rapidement j'ai raté trois fois mon examen de conduite <rire> ok et ah euh... ben c'est quand même pas super. Si mon père son... c'est son jumeau qui a passé son permis de conduire de moto Ah, okay. oh, <rire> ça c'est vraiment... dites le ben quoi que mon père est décédé Aujourd'hui, ça compte plus, là, mais ne euh, dites-le pas. Non, non, je, ça c'est assez fort, mais euh, moi j'ai passé mes deux premiers examens comme à 16 ans, puis il y en a un les examens que le, le, le professeur, bien le professeur, le... Le, le professeur. L'instructeur. Merci l'évaluateur à la fin D'habitude euh, où je passais l'examen En temps normal il nous faisait stationner de reculons Un stationnement de reculons Et lui il savait déjà que je passais pas C'était comme évident là, avec l'erreur que j'avais fait Mais il m'a quand même fait faire Un stationnement mais en parallèle Et euh, je l'ai comme essayé deux fois J'étais rendu comme stationnant en plein milieu Je bloquais tout le monde Je suis sortie et j'ai dit hey, Fuck off <rire> J'étais tellement fâchée Euh, fait que j'ai laissé ça là, puis euh, la fois que j'ai fini par passer mon examen, ils me l'ont fait faire de reculon De reculon j'ai pas de problème, ça va très bien. Mmh. Mais encore là, <rire> si je peux me stationner par en avant, je vais le faire. Mais, Mais Tine, tu me fais penser à ma, à, à ma conjointe, la première fois qu'elle est conduite manuelle. Avec son père à Hurst, il y a deux lumières. Okay? Il y a une main là, avec deux lumières. C'est des, c'est des deux seuls. Elle est arrivée à la lumière à jamais comme trois quatre fois. Puis c'est une route nationale. C'est la 11 qui traverse euh, de gauche à droite l'Ontario et euh, plein de trucks, plein de vannes qui eux, tu sais, eux autres veulent avancer parce qu'ils veulent se rendre en Alberta ou s'en aller au Québec. Et après trois quatre tas, euh, de, de, de, à planter, à pas être capable de repartir, à pas être capable d'embarquer ça sa première. Les trucs qui klaxonnent en arrière, à débarquer, à parquer chez eux à pied, puis c'est son père qui est allé commencer. Ah, oh, ben, choix. je comprends. Je comprends. À <rire> un moment donné, l'orgueil, c'est bien beau. Là, aujourd'hui, <rire> il est capable de, de conduire manuel. Il fait ça très bien avec ma petite accent. Ça, ça va super bien. Mais, on après, peut après sûr, de, de, de au, on peut survenir que... au stationnement, Lyon. On peut survenir au stationnement, s'il te plaît. Parce que le manuel, stationnement, Lyon, qu'est-ce que tu en penses? Le stationnement, qu'est-ce que tu en penses? Conduire manuel, je trouve quand même que, entre les deux, Steve, qui conduit mieux manuel? En... Entre, entre les deux, et Steve? Toi. Non, entre moi et toi. Ben, je te dirais que c'est sûrement moi. Oh, shit. Non, excusez. <rire> <rire> non, non, c'est n'importe quoi, ça. C'est l'orgueil oui. qui parle. Oui, Steve, en fait, Steve, il a toujours conduit automatique oh, juste... avant. Et, euh, et Steve, il nous fait des, des, des beaux bocages de, de, de champions. Des bon, Steve... symphonies de Ah oui, ouais, enfin, c'est ça. il va falloir que je t'arrête parce qu'on rentrera pas dans, oui. dans dans le temps de Luc. C'est dommage. Euh... <rire> Mais on approche, fait il faudrait que ta <rire> ouais, fait que, ben De toute façon, j'ai terminé. En fait, je vais y aller avec des, des, des... juste une petite statistique. Sur 2 euh, 2500 euh, conducteurs, donc euh, 1250 mâles et 1250 femelles, euh, le, le ratio de d'un stationnement euh, en parallèle encore une fois aux États-Unis je pensais à New York a euh, été 31% chez les femmes Ouf. et de 84% chez les Ouf. hommes ouais mais je, je garde si quoi totalement vrai je serais de ceux qui le réussiraient sûrement. attends Lien non non oh, attends j'ai pas fini et euh, dans, dans ces mêmes conducteurs là Chez les femmes, le temps moyen que ça a pris pour stationner, oui. et là, on parle, ça a été en deux voitures dans un stationnement fermé, donc pas sur le chemin, il n'y a pas de blocage de, de route oui. ou quoi que ce soit. Pas de stress, rien. Mmh, le pas temps, de stress, mais non. Le temps moyen pour stationner une, véhicule, un, un, une auto en deux autos, Lynn, euh, chez, euh, chez les femmes, on parle de 56 secondes, c'est quand même pas pire, mmh. mais chez les hommes, c'est 13 secondes. Wow! Oh, stop. One shot! Oh. Mais oui, mais si moi, je veux prendre mon temps puis me mettre du mascara en même temps. <rire> c'est <rire> ça, pas vrai. <rire> si t'as regardé le miroir, t'as aussi bien que ça sert <rire> à plus qu'une affaire, tu sais. de retoucher le maquillage. Avant Alors, là, la leçon à retenir de ça, c'est ne vous fiez pas aux stéréotypes. Et si vous avez une blonde, ne vous fiez pas aux stéréotypes. <rire> et si et aimez-la comme elle est. C'est ça, exactement. Jean -Benoît. Vous pourriez dormir ouais. sur le divan. Moi <rire> ouais, puis Lynn. <rire> Il y a quelque chose. Bon, ben je vais vous laisser. <rire> C'est ça, que je, je je te remercie beaucoup, Lynn Boutiette, d'avoir participé à ce podcast. Auto. Merci, Lynn. C'était cool de t'avoir sur le podcast. Ben, ça me fait plaisir, les, les garçons. Je vais je continuer à écouter et rien comprendre. <rire> <rire> Donc, on va terminer là-dessus, messieurs et euh, madame. On va terminer avec euh, avec la, la, la madame pour euh, la cerise sur le gâteau, comme ils disent, ou la cerise sur le Sunday, comme on dit ici, mais en France, c'est la cerise sur le gâteau. Jean-Benoît, euh, où est-ce qu'on te retrouve si on a besoin de te retrouver? Ben, sur Twitter, mon compte personnel gangj underscore b et euh, ben, je m'occupe du compte officiel aussi de la réalité augmentée, podcast sur la techno et les jeux vidéo euh, qui est maintenant enregistré les mercredis d'où le fait qu'on enregistre les lundis de le podcast Toto. Euh, merci Contreboy qui enregistre les lundis et qui prenait la place en studio. Je te salue. Et euh, donc sur Twitter, vous pouvez suivre l'émission simplement. sinon ben, on a une adresse courriel super simple euh, que je ne nommerai pas ici. Ben là je t'ai envoyé en en une suggestion d'une deuxième si tu ah veux ouais, ah ouais je, je, je t'ai envoyé en ça par e tu lis pas tes e-mails toi. Euh, je veux savoir euh, c'est quoi la première moi? Je, je dois être dans <rire> la liste ignore c'est parce qu'on <rire> a oh, je veux on... savoir <rire> c'est quoi la première moi on, on a une super belle adresse email mail qui, qui est euh, le podcast réalité non, non, augmentée podcast, podcast ah, okay. réalité augmentée at gmail.com <rire> c'est parce que c'est parce que on, on a un nom avec des accents aigus fait que là faut t'expliquer podcast réalité augmentée mais bon le exemple. réalité le réalité Et pas féminin, donc c'est un e, mais le augmenté est féminin, donc c'est e e, mais pas d'accent. <rire> wow. C'est ça. C'est ça. ça. Que le qu qu fait que si vous voulez nous écrire à l'adresse simple, allez-y, puis euh, je vais passer au conseil voir. Parce que j'en ai écrit une deuxième sur bon. Outlook à la place, puis on a, j'ai eu ce qu'on devrait avoir. Fait que si Jean-Benoît veut l'adopter, on ira avec ça, on en parlera sur le prochain show de mercredi. C'est bon, ça en, en dehors des ondes. JF, on te rejoint où Sur Twitter à euh, Puis aussi, j'ai un blog sur euh, le commerce électronique et l'agroalimentaire à jeffboilu.ca. C'est beau. GF, il faut vraiment que, que je le remercie. C'est le, le seul dans la gang que je connais pas, que ne connaissais pas du tout quand on a commencé le podcast. <rire> Puis, il est là à chaque fois. S il You're arrive right? quelque chose, il est tout le temps là. C'est comme mon pilier. Fait que GF, ça. merci de ça faire ce podcast-là. C'est super <rire> le fun. Puis, j'ai connu un gars super le fun en plus. C'est euh, cool. Tu sais, des fois, faire du podcast, ça, ça, ça te permet de rencontrer des gens que tu ne connaissais pas avant. Moi, j'aime bien votre gang. Fait que je suis <rire> bien content de faire partie du podcast à tôt cool puis Steve salut Oui, on te rejoint où, toi? <rire> je vais laisser le, le, le micro à madame en premier. Mais non, on finit avec moi. C'est le dessert, Lynn. Ouais. Ah, excusez. Ah, fait que moi, je suis gâteau. Ah, je correctement le prendre. Euh, ben, <rire> Steve... le vendier, je, ouais, je te remercie. Euh, on parlera de la cerise tantôt. Steve euh, ouais. Degary, donc, en un mot, pas d'accent sur Twitter. Euh, je suis très sympathique. J'essaie d'être drôle. Ça marche pas tout le temps, mais ces tweets-là, je finis par déviter. Euh, sinon, euh, ben, je suis très ouvert sur Facebook. Euh, venez me voir. Je suis pas là souvent, mais écoute, euh, Steve, j'ai besoin d'amis beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, j'écris, euh, j'écris, je participe euh, tranquillement à l'aventure Fun Jouer Jeux, euh, je fais des articles, euh, des vidéos des, une BD maintenant aussi sur euh, FunJouerJeux.ca et euh, je suis aussi le copain de la prochaine personne à parler Oui, Lynn Hey. <rire> euh, moi, vous pouvez me suivre euh, sur Twitter, en euh, commercial, linbu underscore euh, Je suis là et euh, je, je tweete pas mal, j'exagère. <rire> euh, mais sinon, vous pouvez me voir euh, à ma Net une fois par semaine. Ça mm -hmm. finit bientôt, par contre, ça finit le 17 mai, donc euh, ne pleurez pas, euh, mes enfants. Mmh. Euh, ça, ça revient euh, l'année prochaine, juste de même, là? Ah euh, ben moi j'attends toujours euh, confirmation de you know, euh, c'est pas moi qui décide. Euh, <rire> mais euh, non, non ben on on n'est pas au courant. À chaque année on n'est pas au courant jusqu'à temps que ce soit officiellement euh crier sous les toits. Ouais, ça. Euh, mais euh, c'est ça. Donc euh, on, on verra, mais euh, en tout cas d'ici la fin de l'année on est encore là. Et euh, ensuite, il va avoir, euh, je suis sur Web Mascara, euh, qui est euh, mon le, le site où on est 19 à 20 personnes à écrire. Donc euh, webmascara.ca, vous pouvez venir euh, faire un tour euh, toutes les filles qui écoutent votre podcast, j'y crois. Et euh, c'est ça, et les gars aussi explosé, soit va être incroyable. Cette <rire> blog-là, -là, c'est ça qui vous manquait. Ça Il me manquait juste ça. On s'en va international la semaine prochaine. Euh, mais c'est ça. Mais sinon, euh, vous pouvez me suivre, ça me fait plaisir de vous jaser. Et Dans ça. la rue aussi, est bien sympathique. Oui. Hein, Luc? Ah oui, c'est tout, oui. tout le bon. temps C'était <rire> un plaisir. Ben... un jet de pierre de ouais. chez Luc. Oui, mais swing. les, jet... <rire> les, jet... les swings de roche, c'est pour Steve. Oui. Ah, okay, Lynn, je me garde une petite gêne. Okay. et toi euh, Luc on te retrouve euh, comment sur le web sur les twitter à Scalazormo il y a aussi le compte twitter du podcast auto qui est à podcast auto on a une page facebook qui est pas tellement utilisée mais vous pouvez y aller là aussi qui est euh, podcast auto et vous pouvez nous écrire à le podcast auto à gmail.com il y a aussi le site podcastauto.ca où euh, de temps en temps je mets des choses ça va peut-être changer euh, tranquillement cet été je vais peut-être essayer de mettre plus de choses sur le site, et il y a peut-être les petits changements qui s'en viennent, qu'on vous parlera sur le prochain podcast, si euh, ça se concrétise. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci euh, Jean-Benoît, Jean-François, Steve et Lynn. Et euh, nous, on se reparle ben, dans deux semaines pour la numéro 14. Pas payé, la 13, on n'a pas implosé ou rien. Fait que ça, non, ça, non c'est ça, Lynn ça, qui a fait ça. là ouais. <rire> à, à partout, à tenu ça à bout de broc tout le long. C'est de la faute à Lynn ça a bien été. Yes. Vous voulez? Yes. Je suis ouais. là comme vous voulez, mais je comprends rien ah, C'est bien beau Gass. Steve est là aussi, puis on a Jean-Benoît aussi fait Donc merci à tous et on se dit à la prochaine Bye bye, Salut. bye.